Avant de s'asseoir, le jeune étranger salua très gracieusement l'assemblée. Les hommes se levèrent pour répondre par une inclination polie, et les femmes firent une révérence cérémonieuse. « Vous avez sans doute froid, monsieur, » dit Madame Grandet. « Vous arrivez peut-être de... »« Oh, voilà bien les femmes, » dit le vieux vigneron, en quittant la lecture d'une lettre qu'il tenait à la main. « Laissez donc, monsieur, se reposer. »« Mais, mon père, monsieur a peut-être besoin de quelque chose ?» Dit Eugénie. « Il a une langue ?» répondit sévèrement le vigneron. L'inconnu fut seul surpris de cette scène. Les autres personnes étaient faites aux façons despotiques du bonhomme. Néanmoins, quand ces deux demandes et ces deux réponses furent échangées, l'inconnu se leva, présenta le dos au feu, leva l'un de ses pieds pour chauffer la semelle de ses bottes, et dit à Eugénie, « Ma cousine, je vous remercie, j'ai dîné à Tours. » et, ajouta-t-il en regardant Grandet, « je n'ai besoin de rien, je ne suis même point fatigué. Monsieur vient de la capitale ?» demanda Madame des Grassins. Monsieur Charles, ainsi se nommait le fils de Monsieur Grandet de Paris, en s'entendant interpeller, prit un petit lorgnon suspendu par une chaîne à son col, l'appliqua sur son œil droit pour examiner, et ce qu'il y avait sur la table et les personnes qui étaient assises, L'orgna fort impertinemment Madame des Grassins et lui dit, après avoir tout vu, « Oui, madame. Vous jouez au loto, ma tante » ajouta-t-il. « Je vous en prie, continuez votre jeu, il est trop amusant pour le quitter. »« J'étais sûre que c'était le cousin, » pensait Madame des Grassins en lui jetant de petites œillades. « Quarante-sept !» cria le vieil abbé. « Marquez donc, Madame des Grassins, n'est-ce pas votre numéro ?» M. Grassins mit un jeton sur le carton de sa femme qui, saisit par de tristes pressentiments, observa tour à tour le cousin de Paris, Eugénie, sans songer au loto. De temps en temps, la jeune héritière lança de furtifs regards à son cousin et la femme du banquier put facilement y découvrir un crescendo d'étonnement ou de curiosité. M. Charles Grandet, beau jeune homme de vingt-deux ans, produisait... En ce moment, un singulier contraste avec les bons provinciaux que déjà ses manières aristocratiques révoltaient passablement, et que tous étudiaient pour se moquer de lui. Ceci veut une explication. À vingt-deux ans, les jeunes gens sont encore assez voisins de l'enfance pour se laisser aller à des enfantillages. Aussi peut-être sur cent d'entre eux s'en rencontrerait-il bien quatre-vingt-dix-neuf qui se seraient conduits comme se conduisait Charles Grandet. Quelques jours avant cette soirée, son père lui avait dit d'aller pour quelques mois chez son frère de Saumur. Peut-être M. Grandet de Paris pensait-il à Eugénie. Charles, qui tombait en province pour la première fois, eut la pensée d'y paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode, de désespérer l'arrondissement par son luxe, d'y faire époque, et d'y importer les inventions de la vie parisienne. Enfin, pour tout expliquer d'un mot, il voulait passer à Saumur plus de temps qu'à Paris, à se brosser les ongles et y affecter l'excessive recherche de mise que parfois un jeune homme élégant abandonne pour une négligence qui ne manque pas de grâce. Charles emporta donc le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus joli couteau, la plus jolie gaine de Paris. Il emporta sa collection de gilets les plus ingénieux. Il y en avait de gris, de blanc, de noir de couleurs scarabées à reflets d'or, de pailleté, de chiné, de double, à châle ou droit de col, à col renversé, de boutonné jusqu'en haut, à boutons d'or. Il emporta toutes les variétés de cols et de cravates en faveur à cette époque. Il emporta deux habits de buisson et son linge le plus fin. Il emporta sa jolie toilette d'or, présent de sa mère il emporta ses colifichets de dandy, sans oublier une ravissante petite écritoire donnée par la plus aimable des femmes, pour lui du moins, par une grande dame qu'il nommait Annette, et qui voyageait maritalement, ennuyeusement, en Écosse, victime de quelques soupçons auxquels besoin était de sacrifier momentanément son bonheur. Puis force joli papier pour lui écrire une lettre par quinzaine. Ce fut enfin une cargaison de futilités parisiennes Aussi complète qu'il était possible de la faire, et où, depuis la cravache qui sert à commencer un duel, jusqu'au bout pistolet ciselé qui le termine, se trouvaient tous les instruments aratoires dont se sert un jeune homme oisif pour labourer la vie.